par cette, euh, cette organisation de terrorisme euh, international. Donc, euh, euh, musulmans, euh, catholiques, agnostiques, sont tous menacés par cette euh, barbarie aveugle. Nous avons besoin de renforcer notre fraternité citoyenne, notre socle commun, euh, unis par les valeurs de la République. Il ne faut pas céder à la division, à l'accipation, et ne pas utiliser ces... Ces événements pour aller dans le sens justement du terrorisme qui vise la division nationale, la division des musulmans et avec le reste du monde Le recteur de la mosquée de Bordeaux, joint par Philippe Maria pour RTL. RTL matin, 9h09. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, Céline, premier jour de grève aujourd'hui à Air France. Un grève des hôtesses et stewards pour protester contre un accord d'entreprise. La direction de la compagnie a relevé ses prévisions de trafic meilleures qu'hier. Finalement, 87% des vols seront assurés aujourd'hui, Eric Vanier. 15% des passagers touchés aujourd'hui, soit 20 000 personnes, Air France les a prévenus que leurs réservations étaient annulées. Mais dans certains cas, des solutions de rechange ont été proposées comme l'explique Pierre-Olivier Bandet, directeur général adjoint de la compagnie. Soit de voyager sur un autre vol du même jour, hein, si vous êtes sur un Orly-Marseille, certains vont être annulés, d'autres vont continuer à opérer, il reste des places sur ces vols-là, euh, soit sur des compagnies partenaires, par exemple sur les états unis euh, notre partenaire Delta continue à opérer, donc euh, dans la mesure de ces places disponibles, on va, on va proposer des racheminements, voire dans certains cas euh, sur nos concurrents, nous avons des accords pour ces situations-là, avec des compagnies qui sont d'habitude nos concurrents, pour pouvoir euh, placer nos passagers sur leur vol à nos frais. Mais plus on va approcher du week-end et plus ces réaffectations sur d'autres vols vont devenir compliquées, car de nombreux avions avant même la grève, affichaient déjà complets pour ce grand chassé croisé de l'été, une seule ligne sera complètement épargnée. Air France y est engagée, c'est Paris-Rio pour permettre à toutes les délégations olympiques d'arriver au jeu sans contretemps. Éric Vanier, faible hausse du nombre de chômeurs en juin, plus 0,2%, soit 5400 demandeurs d'emploi sans activité supplémentaire. Mais depuis le début de l'année, la tendance reste Tout de même à la baisse, 11 000 chômeurs de moins en métropole. Un migrant soudanais de 28 ans est mort cette nuit sur la rocade portuaire de Calais, percuté par un véhicule. Un deuxième mort en deux jours dans la ville, dans la nuit de lundi à mardi. Un Éthiopien de 37 ans avait été tué lors d'une rixe entre migrants. Et puis à l'étranger, Hillary Clinton qui salue une étape historique pour les femmes à 68 ans. Elle devient la première femme investie par le Parti démocrate comme candidate à la Maison Blanche. Hillary soutenue par Bill, l'ancien président, qui pourrait devenir lui le premier First gentleman de l'histoire des états unis <rire> Les courses à Anguien choisies aujourd'hui. Les pronostics sont signés à Claude Pierre-Santi. Il vous propose de jouer le 6, le 17, le 3, le 2, le 13, le 10, le 9 et le 16. Je répète 6, 17, 3, 2, 13, 10, 9 et 16. Sa dernière minute, c'est le 3. quand Olenson. Merci, c'était le journal de Céline Landreau. RTL 9h12. Et à suivre Laurent Deutsch. on va se balader un peu dans les rues de Paris, ça va nous faire du bien. Une nouvelle étape pour Folio sur mer. Jean-Paul Didier Laurent et de nombreux auteurs vous donnent rendez-vous sur vos lieux de vacances. Ils seront aujourd'hui en Terre bretonne à Locminé dès 17h pour une soirée de découverte littéraire et de belles rencontres. Suivez Folio sur folio-le-site.fr.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 Au fil des rues tous les matins avec Laurent Dodge. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. L'histoire d'une rue de Paris pour nous raconter l'histoire de la capitale. Et ce matin, vous nous parlez de la rue de la Verrerie. Oui, aujourd'hui, je vais vous amener dans le 4e arrondissement sur la rive droite dans l'est de Paris en plein cœur du Marais. La rue de la Verrerie, c'est une rue très étroite. Aujourd'hui, on la voit à peine, hein, il faut vraiment euh, la chercher pour euh, pour l'emprunter, mais jadis, c'était une des rues les plus euh, stratégiques, les plus essentielles de la capitale. Elle était hyper active, hyper empruntée puisqu'elle faisait partie de ce qu'on appelait quand la rue de qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas, elle faisait partie de la, de la Grande Croisée de Paris, cet axe qui permettait d'aller d'est en ouest dans la capitale sur la rive droite. un axe très important. Et très emprunté. En plus, on est au 12e, 13e siècle, donc Paris, la rive droite en particulier, est très commerçante, elle est bouillonnante. Et eh bien, va s'installer dans cette rue une corporation, une confrérie de, de marchands, et pas n'importe lesquels, les peintres sur verre, les maîtres émaillés, qui ont beaucoup de travail, puisqu'au 12e et 13e siècle, on est en pleine période de construction des cathédrales, donc il y a beaucoup de vitraux à peindre, et donc ils s'installent là, et ils ont du, ils ont du travail. D'où son nom. Euh, rue de la Verrie. Et qu'est-ce qu'ils font les, les verriers et les émailleurs quand ils n'ont pas de, de vitraux à peindre Eh bien, il y en a un d'entre eux à peu près au niveau du 28 de la rue de la Verrie actuelle qui s'appelle Jacques Gringonneur et qui va révolutionner le patrimoine culturel des Français en euh, diffusant le jeu de cartes. Le jeu de cartes, quel rapport entre euh, les verriers et le jeu de cartes Eh ben parce qu'il est peintre, il est peintre Jacques Gragonneur et donc il va peindre des cartons, il va peindre des jeux de cartes, qu'il va offrir au roi de France de l'époque, qui s'appelle Charles VI, il est un peu cinglé Charles VI, mais il a adoré les cartes, il va tellement adorer qu'il va obliger tout le monde à jouer autour de lui euh, aux cartes, tout le monde va se, se prendre de passion pour les cartes, à tel point que l'économie va être au ralenti, tout le monde va s'arrêter, tout le monde va se mettre à jouer aux cartes en permanence et tout le temps, et si bien qu'en 1397, on va devoir promulguer un édit royal pour interdire aux commerçants et aux artisans de jouer aux les jours ouvrables. Donc, ce Jacques Gringonneur a inventé les cartes à jouer. Alors, pas tout à fait. En fait, ceux qui ont inventé les cartes à jouer, euh, ce sont les Indiens. Les cartes viennent d'Inde et elles ont été amenées en France au XIVe siècle par Esmeralda et les gitans. Mais Jacques Gringonneur a su la proposer à la bonne personne, à savoir le roi qui donc va faire diffuser tout ça. Et vous saviez que cette anecdote est encore présente aujourd'hui dans tous les jeux. Pourquoi Eh bien, parce que la figure du roi de cœur, eh bien, c'est pas euh, autre chose que Charles VI. Celui qui est dessiné. Exactement, c'est même écrit à côté, c'est Charles. Nous sommes partis de la rue de la Verrie passer par l'Inde, passer par la Bavière, merci Laurent Et ça Deutsch. se termine par une partie de cartes, c'est pas Et ça beau, se termine ça par une carte de je, cartes, je, je cours ressortir mon jeu de cartes pour regarder euh, le roi Charles. Merci et à demain. À demain. Au revoir Laurent. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Laffont. C'est l'été sur RTL. Pour 4 personnes. Vous allez passer deux jours de rêve avec des entrées illimitées pour les deux parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Une magnifique nuit à l'hôtel Sequoia Lodge. Vos déjeuners vous seront offerts et vous découvrirez le nouveau spectacle Mickey et le Magicien. Et vous pourrez même chanter avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête qui sera complètement givrée. 32-10 pour vous inscrire et c'est le standard RTL avec les standardistes qui sont là, qui sont en pleine forme. Il y a également les SMS. Vous envoyez RTL au 74-900 et attention! Ce matin, j'ai décidé que nous allons passer un coup de fil mystère. C'est-à-dire que les standardistes, en général, récupèrent vos inscriptions, vous appellent pour vous dire, voilà, on va vous appeler, préparez-vous, installez-vous bien, ça capte bien, vous êtes bien assis, vous êtes bien concentré, etc. Et bien, ce matin, nous ferons un appel mystère, on vous appellera tout de suite, vous êtes à l'antenne. Exactement, on ne saura pas qui on appelle, non. on ne saura pas où on appelle, on essaiera juste de tomber sur vous, donc restez près de vos téléphones. Vous avez pu vous inscrire ce matin, ou peut-être hier, ou même il y a deux jours. Et ben voilà, Et ben Et on peut ben vous voilà. appeler, n'importe quand. Euh, on fera ça, tiens avant 10h du matin. Mais pour l'instant, attaquons cette émission avec la première candidate de la matinée. Nous partons à Salomine. c'est à côté de Lens. Et nous saluons tout de suite Isabelle. Bonjour Isabelle Bonjour Bruno, bonjour Caroline, bonjour Isabelle, <rire> bonjour, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'RTL, Isabelle. Je vois que vous êtes couturière oui. à votre propre compte. Cela veut dire oui. que vous fabriquez vous-même les vêtements. C'est bien cela Voilà, en fait, je fabrique, je retouche, je transforme. Vous customisez, voilà. d'accord, très bien. Ma Moi maman... aussi je couds. C'est la seule chose que je sache faire. C'est vrai Ah mais oui. c'est bien enfin, que ça. je sache faire. Euh, en toute simplicité, vu que je ne cuisine pas et qu'on a mis le doigt depuis le début de l'été quand même sur beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Bah vous savez coudre. Voilà, je sais coudre. Bon ben écoutez oui. voilà, ça vous fait un point commun avec ma maman. C'était ça. Voilà. Bon Isabelle, oui, fan des années 80 en musique. Je vois sur ouais. votre fiche que vous vous mettez à danser. Et la piste vous appartient quand vous entendez par exemple du Madonna. On est sur la Madonna des années 80 Ah oui oui oui. Bah, oui, alors, oui oui. Vous savez quoi ouais. Alors là, on va se faire plaisir. Cette question de culture générale et ce que l'on va attendre de vous, c'est un maximum de bonnes réponses, Isabelle. D'autant que vous allez établir là le record à battre pour la première heure, d'accord Si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous pourrez en plus gagner un chèque de 1000 euros. Et ce petit conseil que je donne quotidiennement, si vous butez sur une question, si vous pensez avoir la bonne réponse mais qu'elle ne vient pas tout de suite, le mieux c'est de passer de gagner du temps, d'accord Pas de soucis. Et ben on y va, top chrono, c'est parti À quel compositeur doit-on un célèbre boléro Ravel. Au monopoly, quel signe de ponctuation figure sur la carte chance euh, Un point d'exclamation. Quel célèbre milliardaire a créé la société Microsoft euh, passe. Dans quel océan se jette le fleuve Amazon Océan euh, Indien. À quoi correspond l'adresse du 22 rue Bayard à Paris Euh, RTL. Qui est l'auteur du vieil homme et la mer? Euh, Passe. Comment se nomme l'entraîneur du Paris Saint-Germain? Passe. Quel fruit a donné son nom à une chanson de Philippe Catherine? Passe. À quelle marque de jouets fait référence le slogan En avant les histoires? Passe. Dans la mythologie grecque, de quel animal vient la corne d'abondance? d'une chèvre. Cela a la tradition de la plus populaire, la corne d'abondance ornée le front de la chèvre amaltée qui nourrit Zeus durant son enfance. Bon, alors Isabelle, de toute façon, Il y a un truc qui est fréquent. Quand on ouvre l'émission, on a un peu plus de stress que les autres Ouais, c'est vachement stressant quand sûr, même. Hein. Bien ouais. sûr. Et pourtant, Dieu sait que j'ai tout fait hein, pour vous mettre à l'aise. Vraiment. <rire> vous avez bien attaqué le questionnaire. C'est vrai. À qui doit-on À quel compositeur doit-on le célèbre boléro Ernest Hemingway c'est Unai Emery qui est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain le fruit qui donne son nom à une chanson de Philippe Catherine c'est la banane et enfin Playmobil en avant les histoires Playmobil en avant les histoires Combien de bonnes réponses pour vous Isabelle Deux ah. Ah. Mais montre <rire> On ne sait jamais ce qui peut se passer d'ici à 10h du matin. En tout cas, il y, a une chose, bah, écoutez. il y a une chose qui va se passer là maintenant, c'est que je vais vous offrir une montre RTL avec Caroline qu'on va vous envoyer très vite, d'accord Ah oh, bah super. super Et on va vous saluer sur un air de vacances. Oh. Et fermer cette parenthèse bah, oui. comme nous l'avons ouverte avec Madonna. <rire> Super. Ben écoutez, en tout cas, je suis bien contente d'avoir participé à votre émission. Et puis, euh, je voulais vous dire que c'était vraiment une superbe émission. Eh ben, c'est gentil comme tout. On vous et embrasse voilà, bien fort, puis, Isabelle. Euh, et bel été. Merci, bel été merci sur RTL. Merci beaucoup. Merci à vous. Au, au, revoir. Revoir. au revoir. Bon, le 10 il est là. SMS, vous envoyez RTL au 74 900 et on va rejouer. Moi je suis pris par la fièvre de Madonna aussi. It's time for the good time. Pardon, excusez-moi, à tout de suite. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô jambon, euh, pardon, allô patron Bah oh, non mais Lidl ah Bah oui patron, hein, mais c'est pas moi, c'est Lidl. En ce moment, les six tranches fines de jambon de bayonne IGP Origine France, forcément, elles sont à 1,59€. Du vrai bon jambon de bayonne à 1,59€ les six tranches. Eh oui patron, c'est du grand lard. Euh, pardon, du, du grand art. Patron, patron. Oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,59€ le paquet de 100 grammes, 15,90€ le kilo. Offre valable jusqu'au mardi 2 août. Pour votre santé, limitez les aliments gras lait et sucrés. James Bond 007, l'exposition événement enfin en France. Aston Martin, costumes, gadgets, croquis, photos de tournage, objets originaux. Venez découvrir plus de 500 pièces exceptionnelles. James Bond 007, l'exposition à la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 4 septembre. Attention, dernier jour avec TF1 et RTL.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 Le grand quiz de l'été sur RTL Bruno Guillon, Caroline Diamant Et vous jouez avec nous sur RTL ce matin Et jusqu'à 11h le 32 10 Pour vous inscrire Vous envoyez également RTL par SMS au 74 900 Et vous vous retrouverez en direct à l'antenne Avant 10h on peut vous appeler au hasard Où que vous soyez Pour l'instant sur l'antenne d'RTL Je sais que vous l'adorez Jean-Jacques Goldman envoie le mois en 84 Lui se lève au détour Les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets et s'il le faut j'emploierai des moyens. saluer François Touchard qui réalise cette émission qui depuis 30 secondes me fait signe de la main en me disant tu peux parler non monsieur un Jean-Jacques Goldman s'écoute jusqu'au bout sinon il ne s'écoute pas envole moi sur RTL RTL le grand quiz de l'été vous continuez à appeler le 3210 pour jouer avec nous ou alors vous envoyez RTL au 74900 par SMS Vous jouez aussi sur les réseaux sociaux, plus tard pour le Delphi Selfie. Je vais y arriver avant la fin de l'été, c'est une promesse que je vous fais et c'est une compliqué. promesse que je tiendrai. Défi selfie. Oui, et vous savez que je me l'écris en Mais plus. je sais. <rire> Caroline, c'est pas possible. Elle peut dire mais dans une conversation anticonstitutionnellement, je suis assez d'accord avec ce qui se passe et défi selfie, vous n'y arrivez pas, c'est fou quand même. J'ai envie, j'ai envie de créer un mot, j'ai envie de rentrer dans le dictionnaire à ma façon. C'est ça. Et pas rentrer dans le dictionnaire à votre façon. On prépare des très grandes pages. <rire> en tout cas, Sébastien a eu la bonne idée de s'inscrire pour jouer avec nous Et il est au bout du film, bonjour Sébastien Bonjour Bonjour Sébastien, bienvenue sur RTL Coco, Comment allez-vous oh, bien, ça va Est-ce que vous êtes déjà en vacances Est-ce que vous êtes de retour Non, non, je suis au volant de mon camion Ah, Arrêtez. Je ah d'accord, oui, parce que j'allais vous proposer immédiatement un, un petit décalage sur le, la droite pour vous poser, pour jouer avec nous tranquillement, parce que vous avez besoin d'une minute chrono. C'est court, mais au volant d'une voiture, c'est beaucoup. <rire> oui. David Guetta, il est fan de David Guetta. Et oui, il oui, aime bien la tête. Sur ma journée, moi, j'en ai moi. Alors là, du David Guetta en, en voiture, voilà. Oh. Et puis alors là, j'en ai dans mon ordinateur pour tenir jusqu'à après-demain. Voilà, ça c'est pour vous détendre un petit peu Sébastien. D'accord. Et il sait qu'il faut vous détendre parce que c'est lui qui va vous poser les questions. Et il sait à quel point il peut être très stressant Bruno quand tu poses les questions. Je oh vous la laisse pas. entre les mains du monstre. Oh bah merci. Oh, moi moi j'aurais dit le maître. Oh c'est ah. gentil, merci. Bon Sébastien. Le score à battre pour l'instant, c'est deux bonnes réponses. C'est Isabelle qui attaquait l'émission tout à l'heure. Avec plus de deux bonnes réponses, vous pourrez prétendre au séjour à Disneyland Paris. D'accord Seb Une minute, pas une seconde de plus. Top chrono, c'est parti. Quel nom donne-t-on au déplacement des troupeaux vers la montagne Qui a écrit « Autant en emporte le vent » Je passe. Quel dinosaure est surnommé T-Rex Le tyrannosaure. Quel est le carburant utilisé par les avions de ligne Le carousel. Et on vous l'accepte. Allez, on va revenir sur vos réponses, Sébastien Pourtant, Nous, on fait tout pour vous détendre quand vous arrivez à l'antenne et je sens toujours ce foutu stress qui vous prend, qui vous encercle dès que vous butez un peu sur une réponse. Bon, Sébastien, ça s'est pas trop mal passé. On va revenir sur vos réponses avec Caroline. D'accord. Alors, Marilyn Monroe, qui est décédée en 62, aurait eu un peu de mal à chanter Happy Birthday to You oui, à Bill forcément. Clinton. Donc elle l'a chanté Happy à Kennedy. Birthday, Mr. President. Mmh. Happy Birthday to You. C'était classe. On me confond toujours avec elle, c'est assez gênant à la fin. <rire> Faites-moi un petit le... poupoupidou Poupoupidou. Ouais, ça marche quand même. Oui, c'est Marilyn Monroe mmh. avec un sexe d'homme. Bon, ça, <rire> ça arrive. L'excellente série de Barnett Stinson, c'est How I Met Your Mother. Je vous la conseille excellente, excellente. L'émission de Claire Chazal s'appelle Entrée Libre. Isia et la fille de Jacques Higelin. On l'écoute. Le département du 52, c'est les Haute-Marne. La Haute-Marne. Oui, il y en a une. <rire> Écoutez, moi j'aime bien doubler. Moi je oui. suis généreuse. Moi je double le nombre. Je trouve c'est pour lui s'il a envie de mettre non. une montre-femme. Oui. Non, non, non, non. <rire> Sébastien, on vous embrasse. D'accord, merci. Belle Bonne journée. journée, belle journée. Bonne super. journée à vous. Attention vous vous êtes inscrit en appelant le 30 de 10. Si vous avez envoyé RTL par SMS au 74 900, bien souvent, vous avez les standardistes d'RTL qui font un boulot magnifique, qui vous appellent et qui vous disent, voilà, préparez-vous, il est possible que dans un quart d'heure, nous vous rappelions. Avec mesbagages.com, vous ne ferez pas l'essai du voyage, voire conditions sur le site. Vous attendez d'avoir un problème de clim pour vous en occuper Eh bien, Agathe, non. Bah non, moi j'ai pris les devants. Voilà. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Agathe est chez Noroto. Et éviter le coup de chaud, c'est facile avec Noroto. Le forfait Entretien-Clim est à 49 euros. Et pour seulement 49 euros, vous êtes sûr de rouler au frais. Noroto. Modalité en centre est sur noroto.fr.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 S'équiper d'un congélateur-coffre de qualité à prix bas, c'est électro-facile. Chez ElectroDépôt, le congélateur-coffre i garantie 2 ans de déplacement à domicile, est à 129,98€. Oui, 129,98€. ElectroDépôt, habituez-vous à acheter moins cher Éco-participation de 7€. ElectroDépôt, élue meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Ah Caroline Les habitudes dans une émission, c'est comme dans un couple, ça fout tout en l'air. Changeons les habitudes. Vous vous lassez déjà de moi, Bruno bon Est-ce que c'est un, <rire> est -ce est un message subliminal <rire> Nous allons appeler. Nous allons appeler quelque part en France. Oui, peut-être vous. Vous vous êtes inscrit sur RTL via le SMS en envoyant RTL au 74 900 ou alors au 32 10 depuis ce matin ou depuis quelques jours. Eh bien, le téléphone va peut-être sonner chez vous. Maintenant, j'ai tout prévu. S'il y a un répondeur, si nous nous prenons un râteau téléphonique, j'ai de la musique pour nous accompagner. Comme n'importe qui à l'administration, quand on appelle à 9h41, toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. Et merci de bien vouloir patienter ou de renouveler votre appel avant la fermeture des bureaux. Est-ce que nous avons quelqu'un Premier appel, non, ça n'est pas grave, quest cela tienne. Nous allons passer un deuxième coup de fil. Ah oui, Et là, nous vous allons vous dites, offrir cette minute bien sûr. à quelqu'un, quelque part en France. Nous sommes déterminés à le faire. Et Allô maintenant. Allô Bonjour Bonjour. Je m'appelle Bruno, à côté de moi, il y a Caroline. Bonjour. Oui, et bonjour. Et vous êtes en direct sur RTL. Ah bah super. Et ben voilà, la question que j'ai envie de vous poser <rire> tout de suite, est-ce est que vous avez une minute à nous accorder Ah bah oui, j'ai une minute et je m'éloigne même de ma radio qui est en décalé avec vous. Très bien, oui, c'est normal, de monsieur, nous, l'émission que vous entendez aujourd'hui, on l'a enregistrée il y a 5 ans et demi, c'est pour ça, un gros décalage. Ah, c'est pour ça, aussi, il y avait un truc, Bon, alors, du coup, on vous découvre à l'antenne, puisqu'on vient d'appeler au hasard. Comment vous prénommez-vous Où habitez-vous Je m'appelle Sabine, et j'habite euh, en dessous de Nancy, à 27 km de Nancy, en direction d'Épinal. Très bien. Sabine Oui Que faites-vous dans la vie J'ai arrêté de travailler quand mes enfants sont nés, et maintenant, je gère mes trois grands étudiants. Avec quel âge ont-ils Maintenant, ils ont 19, 21, 23. D'accord. Est-ce qu'on est un peu plus tranquille quand les enfants ont 19, 21, 23 que quand ils ont 6, 7 et 8 ans ou pas Non, pas du tout. Voilà. C'est euh, pas, ouais, pas le même genre d'angoisse. C'est pas le même genre. C'était ah, juste pour avoir qu'on me rassure un peu mes noms. Non, non, hein, non. non C'est un boulot à vie <rire> et pas un payé. <rire> bon, Sabine, une oui. minute pour répondre aux questions que Caroline Diamant va vous poser. D'accord D'accord. Je sais qu'on on vous cueille un peu à froid. Vous étiez en train de faire quoi en fait quand le téléphone a sonné chez vous Là j'étais en train de regarder ce que j'allais faire à manger. Ah et alors voilà. qu'est-ce qu'on mange ce midi chez vous Sabine Eh bien ce midi je vais peut-être faire euh, une pizza couronne. Ah c'est bien. Avec Co une salade. Couronne je ne connais pas comme variation de pizza. Mais en fait, vous déroulez la pâte à plat, vous faites des croix au milieu, vous mettez autour la préparation et vous repliez, ce qui fait une couronne. D'accord, très, très bien. Très bien. J'ai pas compris, mais je suis sûr que c'est bon. Je vous ferai un dessin. Voilà, Sabine, voilà. on est d'accord. Souvent, quand euh, vers 9h30, 9h40, euh, bah, là, comme maintenant, 9h43, on ouvre le réfrigérateur, on part un peu à l'Indiana Jones, à la chasse au reste, en disant qu'est-ce que je vais pouvoir accommoder pour manger ce ouais. midi Ben oui, bien sûr. Oui. Ah oui, vous <rire> ouvrez à 9h43 pour savoir ce que vous allez. Ah oui, non. non moi, je... À, à non mais pas sûrement il faut savoir que quand je me lève la première chose à laquelle je pense c'est ce que je vais manger vraiment Bon Sabine vous répondez à un maximum de questions de Caroline deux choses si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée vous gagnez 1000 euros en plus d'un éventuel séjour à Disney et la deuxième chose c'est que si vous ne savez pas ou si vous hésitez, hésitez trop longtemps vous passez d'accord D'accord, pas de soucis. Top, chrono, c'est parti. Comment s'appelle la voiture de Batman La Batmobile. Quel agrume est la spécialité de menton Le citron. Quel terme italien utilise-t-on pour désigner un chant sans accompagnement musical A cappella. Quel acteur incarne le personnage de Jean-Claude Duss dans le film Les Bronzés euh, Michel Blanc. Qui a écrit la pièce de théâtre comique Le mariage de Figaro je ne sais plus. Selon Charles Trenet, quelle nationale vous mène de Paris au sud de la France National 7. Dans Tintin, quel est le prénom du capitaine Adoc Je ne sais plus. De quel pays a t il une spécialité La Grèce. Sous quel nom connaissait-on mieux l'humoriste Michel Coluchy Coluche. Sur quel continent se trouve la Terre Adélie Euh, l'Asie. Qui est l'actuel entraîneur du Real Madrid oh. Quelle fut la guerre déclenchée par l'enlèvement de la belle Hélène La guerre de Troyes. Quel arbre produit le caoutchouc L'EVA. On vous l'accorde. On vous accorde l'EVA. Euh, L'entraîneur du Real Madrid. Oh, vous ne connaissez que lui, pourtant je non. suis sûr. Sabine, si je vous dis allez de me citer un footballeur qui a marqué l'histoire de la France. Euh... Bon, alors c'est après. Euh... Oui, c'est c'est le deuxième. C'est Zinedine Zidane, depuis le 4 janvier dernier, euh, qui euh, préside aux destinées du Real de Madrid en tant qu'entraîneur. La Terra Delhi, ça fait partie oui. de ses noms. On se dit, ah oui, je connais, mais oui. c'est où Eh bien, c'est en Antarctique, la Terra Delhi. Ah oui on va revenir sur vos réponses, les autres. Oh, bah, et hey, vous m'avez donné la bonne réponse, mais alors là, je résiste pas au plaisir. Dans quel film retrouve-t-on Jean-Claude Duce, incarné, comme vous l'avez justement dit, par Michel Blanc Il s'agit des bronzés. Écoute, Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors, si je peux <rire> me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. <rire> On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Vous savez que c'est la phrase que je me suis faite mienne, euh, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce sur un malentendu, ça peut marcher, je trouve que c'est extraordinaire. Et sur un malentendu, je pourrais gagner aussi. Eh ben, vous savez quoi? Le malentendu est en train de se produire, peut-être. Ah bon c'est, euh, Beaumarchais, qui a écrit la pièce de théâtre comique Le mariage de Figaro. Il s'agit bien entendu de la nationale 7, que chantait Charles Trainé. Vous imaginez si Charles Trainé, là, chantait aujourd'hui? Ce serait autoroute à 6, ce serait moins glamour? Autoroute à 6? Voilà pas le, le même délire Oh il aurait trouvé d'autres rimes Le capitaine Haddock comment se prénomme-t-il Et là c'est un tantinophile averti qui vous le dit son apparition dans l'album Coq en Stock Archibald ah oui. Haddock Oui oui Ouais, c'est pas facile à porter. Non, c'est non. En dehors de la BD, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, euh, je ne résiste pas au plaisir de vous passer un petit extrait de Coluche, qui nous a quittés en 1986. Vous allez être content de votre bagnole, là Ah oui, c'est bien, faut pas être difficile. C'est français Oui, ça doit pas être cher, quoi. Ah, quand même Ah bah, ils s'emmerdent pas, hein. En mer, qui trouve des couillons pour payer, on peut pas. L'auto-stopper, magnifique, culte. Bon, Sabine Oui D'après vous, combien de bonnes réponses Aucune idée, ça va trop vite. Allez, dites-moi, 5, 6, 9, 12. 5, 6, par là. Eh bien, vous savez quoi Non. Je vais vous le dire juste après la pub. À tout de suite.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 Voilà je vous dis exactement ce qui se passe Sabine vous avez joué avec nous en direct il y a de cela Quelques secondes je vous ai dit voilà d'après vous et combien de bonnes réponses Vous m'avez dit 5 au départ 5 c'est plus 6 ouais. ah. c'est plus 7 ouais. C'est plus 8 ouais. <rire> C'est plus aussi Vous avez 9 bonnes réponses, Sabine. Wow. Comme vous comptez bien, Bruno. Oui, je sais. Mais au-dessus de 10, après, j'ai plus de droits, donc j'arrête. Euh, sera suffisant pour repartir avec le séjour à Disney En tout cas, c'est pas mal. Mais à 9h50, je vous annonce que nous allons avoir le temps de jouer avec un autre candidat en direct sur RTL. Donc, je vous donnerai la réponse vraiment dans une dizaine de minutes. D'ici là, je vous offre une montre RTL. D'accord, Sabine bien, Merci beaucoup. Je vous embrasse et à vous qui Moi êtes en train d'écouter le grand quiz de l'été, appelez-nous. Bisous. 3210. Pour vous inscrire ou vous envoyer RTL par SMS au 74900, on se retrouvera en direct sur la première radio de France après Matt Simons.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 Matt Simons Sur RTL Catch and release RTL Le grand quiz de l'été Vous appelez le 3210, RTL au 900 c'est l'excellente idée que Fabien a eu, et c'est grâce à ça qu'il est au téléphone avec nous. Bonjour Fabien. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Fabien, bienvenue sur RTL. Merci. Nous sommes ravis de vous avoir, vous nous appelez des Alpes de Haute-Provence. C'est ça. Et vous êtes peintre décorateur. Exactement. Bon et eh bien écoutez, j'aimerais beaucoup que vous veniez décorer chez moi, ça en aurait fortement besoin. Vous êtes un fan de football du PSG et euh, je vais pas parler football avec vous parce que. Oh, ne me regardez pas, je vais pas parler Paris Saint-Germain. <rire> va... Il serait temps que je me souvienne que vous supportez l'OM, mais vous serez quand même gentil avec notre candidat. Oh, bah, bien sûr. Parce que Alors... je vous signale, c'est vous qui allez lui poser les questions. Il faut savoir que moi, je fais partie de ces supporters tolérants. Voilà. Tolérant et voilà. bienveillants Je ne veux pas pratiquer d'actes sur euh, les supporters d'une autre équipe ou leur maman ou quoi au okay, caisse. Moi, je respecte tout le monde. Très bon, bien. Fabien, une minute oui. Il va falloir me donner un maximum de bonnes réponses. Et puis alors, au-delà du maximum, c'est que si vous voulez gagner le séjour à Disneyland Paris, il va falloir en donner un minimum de 9 comme Sabine l'a fait tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts ben Écoutez, Bruno, je suis prêt. et ben, on y va, moi aussi, c'est parti. Ben, Bruno, Quel sport a une variante dite gréco-romaine De la litre. Quelle sauce est une mayonnaise relevée avec du piment, de l'échalote et de la ciboulette Béarnaise. Quelle ville du Vaucluse accueille un grand festival de théâtre chaque été Avignon. Qui a peint le déjeuner sur l'herbe Euh... Manet. Quelle dune française située à l'entrée du bassin d'Arcachon est la plus haute d'Europe La dune du Pila. Quelle anglaise de retour avec l'album 25 a enflammé Adel. Bercy Oui, sous quel nom connaît-on mieux François Lambrouille Euh, François Damien Quelle est l'unité de mesure de la température aux états unis euh, Celsius Quelle est la nouvelle série que vous pouvez désormais suivre sur M6 le mardi soir NCIS euh, Qui a écrit le portrait de Dorian Gray euh, Juliette Gréco Quelle est la langue officielle de la Chine Le chinois Quel le personnage de Molière est associé au fourberies Capin Qui était le père de Michel Bernier euh celui qui a fait le Charlie Hebdo là, c'est oui, plus le, oui, le prof là. Mais oui, je sais, mais là ça va être un peu long. Il s'agissait en effet du prof le professeur Choron. Fait un coup pour souffler des villes, toute la journée dans la gueule. Et j'en profite pour embrasser sa fille Que j'aime beaucoup et je sais que vous aussi Caroline, Michel Bernier Baiser à Michel qui tourne à Marseille Bon allez, euh, on va revenir sur Quelques-unes de, de vos réponses Bonnes comme mauvaises d'ailleurs euh, Fabien avec, euh, avec Caroline La sauce que vous pensez être Béarnaise est une sauce tartare Ah d'accord Voilà vous avez raison Avignon accueille un merveilleux festival Où il y a un festival in et off C'est Edouard Manet qui a peint le déjeuner sur l'herbe C'est la dune du Pila qui mesure 110,9 mètres Qui est la plus haute d'Europe Vous avez raison Adèle est revenue avec l'album 25 ah Et François Damien, qui se fait surnommer François Lambrouille. On l'écoute au César. Parce que moi, je, je connais le Xavier Beauvoir, hein, euh, des hommes et des jeux. Je n'ai rien compté personnellement, hein. Mais, ça ressemble plus à un documentaire euh, tibérine que... Il prépare son premier film, d'ailleurs. Un premier film dramatique qui s'appellera Dany. Euh, L'unité de mesure, le Celsius, c'est la nôtre. Le degré Fahrenheit, c'est celle des états unis La série que vous pouvez retrouver sur NCIS, sur M6, ce n'est pas NCIS, que j'adore au passage, mais c'est Quantico. Et enfin, Juliette Gréco a écrit beaucoup de choses, mais pas le portrait de Dorian Gray. Non, c'est Oscar Wilde. Elle a laissé voilà, Oscar Wilde <rire> le faire avec brio. Fabien Oui Avez-vous les neuf réponses ah, Je crois pas. Celles qui sont nécessaires en tout cas pour pouvoir gagner le séjour à Disneyland Paris Réponse dans deux minutes sur RTL. RTL.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 Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Bruno ah Guillot, Caroline Diamant. Sabine a joué avec nous il y a 15 minutes avec 9 bonnes réponses. C'est elle qui, pour l'instant, est hypothétiquement en tête des scores pour cette première heure. Sabine, est-ce que vous êtes là Oui, je suis là. Fabien a joué il y a quelques minutes en direct sur RTL. Fabien, la question est la suivante. Avez-vous plus ou moins de 9 bonnes réponses Fabien? Oui, avec huit bonnes réponses. Oh, yes C'est une montre RTL que je vous offre et j'annonce oui. à Sabine qu'elle va partir avec trois personnes à Disneyland Paris. Merci. Merci. Merci. Merci, Caroline et Bruno. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir. Vous partez en famille. C'est pour quatre personnes. Vous serez logés à l'hôtel Sequoia Lodge. Et vous passerez deux jours de rêve avec des entrées illimitées pour les deux parcs de Disneyland Paris. Ah, à savoir Disneyland Paris et Walt Disney Studios. On vous embrasse, Sabine. Ah, moi aussi. Bisous. Au vous Merci. Bisous. Vous continuez à jouer avec nous. C'est le grand quiz de l'été. On revient après les infos. Vous écoutez RTL. Il est 10h. Les infos avec Arnaud Touche, bonjour Arnaud Bonjour, bonjour à tous, François Hollande vient de présider un conseil restreint de défense au palais de l'Élysée avant d'entamer un conseil des ministres avancé suite à la mort d'un prêtre égorgé hier dans son église à saint étienne de Rouvray en Seine-Maritime Un peu plus tôt, le président de la République a reçu les représentants des cultes ce matin, le recteur de la Grande Mosquée de Paris Dalil Boubaker a souhaité exprimer ses condoléances à la communauté catholique Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer au nom des musulmans de France, le deuil profond qu'ils ressentent et la sidération psychologique qu'ils ressentent devant l'annonce d'un fait sacrilège blasphématoire. Il s'agit là donc d'un fait hors islam, d'un fait que tous les musulmans de France réprouvent de la manière la plus formelle en présentant Monseigneur le Cardinal Toutes nos condoléances. Dalil Boubaqir, le recteur de la grande mosquée de Paris, avec Olivier Boss pour RTL. Sachez également que les représentants religieux demandent une sécurité renforcée dans les lieux de culte. Par ailleurs, l'enquête avance concernant les terroristes. On apprend que le mineur placé en garde à vue n'a pas de lien avec l'attentat. Après les premiers éléments de l'enquête, c'est ce c'est ce qu'indique le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve ce matin. Donc on est aussi on connaît aussi l'identité d'un des deux assaillants. Il s'agit d'Adel Kermiche. Il a 19 ans. Il était assigné à résidence sous bracelet électronique dans le cadre de sa mise en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Des réactions politiques ce matin également. Nous sommes dans une forme de guerre mondiale, a déclaré François Fillon, invité de la matinale de RTL. Il demande au gouvernement de prendre la mesure de ces événements. Et l'ancien Premier ministre réclame l'utilisation des dispositions du livre 4 du Code pénal qui traite les crimes et délits contre la nation. Dans le reste de l'actualité, c'est aujourd'hui le début d'une semaine de grève chez Air France. Grève à l'initiative des syndicats d'Hôtesses de l'Air et des stewards un mouvement social qui intervient en plein chassé-croisé estival avec peu d'espoir de sortie de crise. Air France prévoit aujourd'hui d'annuler 13% de ses vols. Les 37% de grévistes recensés par la compagnie protestent contre le renouvellement pour 17 mois de l'accord d'entreprise fixant notamment les règles de travail, de rémunération et de carrière des personnels navigaux commerciaux. À l'étranger, le pape François est attendu dans la journée en Pologne. Son message d'ouverture essentiellement vers les migrants est très attendu également pour les journées mondiales de la jeunesse. Le souverain pontife devrait profiter d'un brin de foule en fin de semaine avec des centaines de milliers de jeunes catholiques du monde entier, arrivés mardi à Cracovie. Hillary Clinton, 68 ans, a été officiellement désignée hier à Philadelphie, candidate des démocrates à la Maison Blanche. C'est une grande première pour une femme dans l'histoire politique américaine. L'ancienne première dame et ancienne chef de la diplomatie américaine a décroché l'investiture de son parti après une tentative infructueuse il y a 8 ans face à Barack Obama. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Anguien choisi pour le prix du Médoc il y a 17 partants et voici les pronostics de Claude Pierre le 6, le 17, le 3, le 2, Le 13, le 10, le 9, le 16 et la dernière minute, le 3, quand holenson Et le non-partant, il y a un non-partant, c'est le 2. La météo pour cet après-midi avec du soleil sur une bonne moitié sud du pays. Des nuages dans le nord-ouest et des pluies sur le nord. L'est sera un peu épargné. Les températures elles, sont plutôt agréables. 20 à Lille et Brest, 24 à Paris et Metz, 28 à Ajaccio et jusqu'à 34 degrés dans le Languedoc-Roussillon. RTL, il est 10h. Passé de 4 minutes, tout de suite vous retrouvez Caroline Dianement et Bruno Guillon pour le quiz de l'été. Merci Arnaud on vous retrouve tout à l'heure, 11h, sur RTL. Là. Bonjour, c'est Julien. Soutenir les Restos du cœur, c'est offrir toute l'année une aide alimentaire aux plus démunis. C'est aussi les accompagner dans l'accès aux droits et à la justice par des professionnels. Parce que la méconnaissance de leurs droits ou un problème d'ordre juridique peuvent constituer un frein à leur réinsertion. Pour faire un don, rendez-vous sur www.restoducœur.org. Bien sûr, on compte sur vous. Avec RTL. Avec la dernière démarque Conforama, profitez de remise jusqu'à moins 80%. Ah, là, il y a urgence, non Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir condition dater magasin participant sur Conforama.fr Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Le grand quiz de l'été sur RTL tous les jours entre 9h15 et 11h l'occasion pour vous de vous amuser à nos côtés en appelant le 30 de 10 pour jouer sur l'antenne d'RTL et tenter de gagner comme Sabine l'a fait tout à l'heure des séjours à Disneyland Paris mais il y a également des chèques de 1000 euros s'amuser en apprenant avec les questionnaires que nous ne manquerons pas de vous dévoiler là d'ici 11h du matin aux côtés de la délicieuse Caroline Diamante Caroline Diamond, comme on l'appelle aux états unis Oui, on m'appelle beaucoup. La cousine de Neil Diamond, on m'appelle. Caroline, nous allons lancer. Et vous allez le faire, puisque je sais que vous allez euh, adorer le faire une nouvelle fois. Le fameux défi selfie. Défi selfie, qu'est-ce que c'est C'est l'occasion pour vous de jouer avant 11h du matin grâce à une photo. Mais quelle photo Aujourd'hui, nous avons... <rire> Nous vous avons concocté un défi selfie à base d'animaux. Donc, quel que soit l'animal que vous ayez à vos côtés, alors que ce soit des animaux de compagnie classiques, comme des chiens, comme des chats, etc. Oui, même des de serpents, problème. des rats, euh, Mais si vous êtes euh, en, en campagne euh, <rire> ou en forêt, et que vous avez envie de vous photographier avec un escargot, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'escargots à la montagne, <rire> j'incarne bien la nature, je crois. En tout cas... On veut votre petite trombine délicieuse à côté d'un animal. Voilà, débrouillez-vous et nous choisirons parmi vous celui qui jouera avec nous plus tard et qui aura l'occasion de gagner 1000 euros cash s'il enchaîne 10 bonnes réponses. Mais pour l'instant, accueillons Pedro qui lui s'est inscrit par SMS. Il a envoyé RTL au 74 900. Bonjour Pedro Oui, bonjour Bienvenue sur l'antenne d'RTL. Oui, ben merci. Bien. Bonjour, Pedro. Vous oui, habitez bonjour, à Jusier. C'est à côté ça. de Melan, dans les Yvelines. Exactement. Ardricourt, Magnanville, et, etc. On et est dans ce coin-là. Ouais, oui, exactement. Pedro, artisan boulanger. Exactement. D'accord. Alors, je fais des baguettes, euh, des, des pains de campagne et puis des beaux gâteaux. Eh ben, donnez le nom de votre boulangerie, profitez en Alors, c'est la boulangerie de Pedro et Catherine, tout simplement. Ah, j'aime bien Parce voilà, que c'est important de mettre en avant les auditeurs d'RTL. Voilà la boulangerie ah, de Pedro et, et, ça et fait, Catherine. Ça fait 35 ans que je vous écoute. Donc voilà, toujours branché sur RTL. Eh bien écoutez, vous savez quoi Nous allons tenter de oui. féliciter votre fidélité, fidélité ce matin <rire> en vous faisant gagner un séjour à Disneyland de Paris. J'espère en tout cas. C'est okay. Caroline qui va vous poser des questions. Oui. Pendant une minute. Un maximum de bonnes réponses pour vous. Et donc, le séjour à gagner. Vous êtes le maître étalon de cette nouvelle heure, Pedro. C'est vous qui êtes la meilleure place. Le score à battre. Ben, ça dépend. Moi, vous savez quoi Je dis qu'il faut essuyer les plâtres de cette nouvelle heure. Vous allez le faire tranquillement, de façon extrêmement détendue et ça va bien se passer. D'accord OK. Pedro, Caroline, Top Chrono, oui. c'est parti. Oui. Qui chante tout nu et tout bronzé Carlos. De quel pays vient la cachaça euh, Je ne sais pas. Qui présente l'émission « Ça peut vous arriver » sur RTL euh, Julien Courbet. Comment s'appelle l'avion solaire qui vient de réaliser le premier euh, tour du monde Impulse. Euh, je, euh, je, je passe. Quel os du squelette humain est le plus long et le plus solide euh, L'humérus. Quel film de science-fiction de Tim Burton évoque une invasion extraterrestre Euh.. Je sais plus. En demi-finale de l'Euro, quel Français a marqué deux buts contre l'Allemagne Euh. Je ne sais plus. Qui est l'auteur des Rougons Macquart Je ne sais pas. Quel État américain a pour capitale Juno Je ne sais pas non plus. Qui a composé la bande originale du film Il était une fois dans l'Ouest Euh. Je ne sais pas, je suis perdu là. Quel fromage à pâte molle à base de lait de vache est une spécialité des villes de Meaux et de Melun euh, Le Brie. Simone Veil a été la première femme à présider le Parlement européen. Vrai ou faux Vrai. Et c'est vrai, c'est une bonne réponse. C'était entre 1979 et 1982. Bon Pedro Oui Nous allons revenir sur, euh, sur vos différentes réponses. Il y a le stress, toujours, de bah, cette, à fait, oui. ouais. et de et cette position. La même chose à la radio que Mais, euh... je le sais. Ah. Mais pourtant, et Dieu sait que nous faisons tout avec Caroline pour oui. vous mettre euh, à l'aise. La oui. oui. oui. oui. Je sais oui. qu'après, souvent, ce qui se passe, c'est quand on bloque sur une question, on se dit mince, et on a toujours cette question en tête, alors que les autres arrivent derrière. Vous aviez bien commencé, en tout cas, tout nu et tout bronzé. Eh bien, une chanson de Carlos, de 1973. Tout nu et tout bronzé. C'est bien qu'on est beau quand on est tout nu et tout bronzé, au soleil sur le sable, sur les galets. Pedro, de quel pays vient la cachassa Vous avez passé Et un autre Pedro l'aurait su, monsieur. Pedro va au Brésil. Oui Oui, ben, ça, bien, celle-là, oui. Et il boit de la cachassa. <rire> Ah, c'est du rhum obtenu Par fermentation du Vésou C'est le jus de canne à sucre C'est notre collègue Et surtout poteau Julien Courbet qui présente l'émission Ça peut vous arriver sur RTL D'ailleurs euh, c'est vrai qu'il nous laisse son créneau Durant tout cet été mmh. Je voudrais rendre à César en vous disant que Notre ami Julien est excellent Également sur scène Et qu'il jouera son one man show ce soir Si vous êtes du côté du plomb de la tour N'hésitez pas à aller voir Julien Julien Courbet dans le cadre du festival Le Festival dans les Vignes euh, Si vous êtes sur la côte hein, vers Sainte-Maxime Saint-Tropez, etc. Vous êtes allé à 20-25 minutes en voiture du plan de la tour Il y sera ce soir C'est Julien Courbet sur scène Julien Courbet se lâche Et vous allez découvrir une autre facette de notre Juju national, je vous conseille vraiment d'aller l'applaudir Comment s'appelle l'avion solaire qui vient de réaliser le premier tour du monde Vous m'avez dit Impulse, on ne peut pas vous l'accepter, il manquait le Solar, et oui, je ça, sais oui. que c'est le plus important dans le nom puisque c'est un avion qui qui volent grâce à l'énergie solaire. Oui, à fait, oui. Ce n'est pas l'humérus. L'os le plus long et le plus solide du squelette humain, c'est le fémur. Ou alors c'est vraiment ah, oui. qu'on est mal foutu est ça. <rire> Et puis ensuite on a une petite série Mais ça vraiment je vais le mettre sur le coup de l'émotion Puisque Antoine Griezmann je suis sûr que vous savez oui. C'est lui qui a marqué oui, les deux buts fait, oui. Évidemment, ouais. euh, face à l'Allemagne Mars attaque. c'est le film de Tim Burton Sorti en 96 oui, oui, oui, oui. La saga des Rougons macquart On la doit à Emile Zola Juno est la capitale de l'Alaska Et enfin il était une fois dans l'Ouest mm. Charles Bronson, Henri Fonda, la superbe Claudia Carnidal. Film sorti en 1968, la musique nous la devons un... Ennio Morricone. Morricone. Bon, Pedro. Oui. Quatre bonnes réponses. Oui, bah oui. C'est pas grand chose. Mais ça bon. peut suffire. Non non, non, non, non, non, non. Ne me dites pas que c'est pas grand chose. Ça peut suffire. Avec un coup de bol, on aura enfin, la réponse. Je suis content d'avoir une montre. Eh ben, vous savez quoi ben, vous, eh, j'allais vous, vous la proposer. Du coup, je vous l'envoie. Ok, pour mon épouse, si c'est possible. Là. Eh ben, il y a pas de souci. On fait ça. On vous embrasse, Pedro. Ok. Bah, merci. Bisous, hein. Pedro. Allez, on revoir. Hashtag RTL Quiz. C'est également sur les réseaux sociaux que vous pouvez rejoindre l'émission. Instagram, Twitter, Facebook. Le défi selfie du jour. Un selfie animalier. Vous aviez un chien, un chien, un lamin, un dromadaire. Vous prenez une photo et vous l'envoyez avec le hashtag RTL Quiz. Pour l'instant, sur RTL, Genesis. Tony Banks, Mike Rutherford Genesis, un instant sur RTL Les questions de l'histoire Le rendez-vous incontournable de Stéphane Bern tout l'été sur RTL Tout le monde sait que l'histoire n'a pas de secret pour Stéphane Bern Passionnante, inattendue il nous invite à découvrir les plus grandes énigmes historiques Les questions de l'histoire Découvrez-les cet été du lundi au vendredi à 7h20 12h25 et 22h sur RTL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 Le Grand Quiz de l'été sur RTL <rire> Toujours le 3210 par téléphone ou RTL par SMS au 74 900 La délicieuse Adeline que nous allons avoir au téléphone a décidé d'appeler Bonjour Adeline Bonjour Caroline, bonjour Bruno Bonjour Adeline, bienvenue sur RTL Merci J'espère que vous allez bien. Vous nous appelez de la région de Poissy, si oui, j'ai bien compris. Oui, c'est à côté de Poissy. On est encore dans les Yvelines, oui. Absolument. Bien sûr qu'on est dans les Yvelines. <rire> il faut savoir que c c je commence à apprendre à connaître très très bien maintenant avec Caroline, que j'apprécie de plus en plus. Et Dieu sait que j'étais déjà fan dans les grosses têtes. Mais il faut savoir que Caroline, Charline, a deux spécialités. C'est la cuisine et la géographie. Ah, c'est bien alors. J'espère qu'elle va pouvoir m'aider Voilà Et que passer les frontières du périphérique parisien Ça va un peu à volo Ouais c'est clair Mais moi aussi hein. Je vous rassure En tout cas Adeline Vous êtes en vacances actuellement Ou vous êtes... Euh, je... Oui Je suis en vacances chez moi en fait euh, Voilà Et alors vous en profitez pour faire quoi Chez vous, tranquille Alors j'en profite eh ben, pour remettre un peu la maison en ordre Et là j'ai les petits-enfants qui vont arriver ce week-end donc euh, voilà. Combien de petits-enfants J'ai trois petits-enfants Trois petits-enfants, c'est parfait pour partir à quatre À Disneyland, par à Disneyland par Paris Voilà, alors, il éventuellement bah, Le petit-dernier n'a que deux mois et demi Donc ça sera peut-être un peu juste Mais bon, j'ai une, une grande de 13 ans qui n'attend que ça Bon, ben écoutez, vous savez quoi Moi j'ai envie, j'ai envie que vous le gagnez ce séjour, Adeline Je vais vous poser des questions pendant Une minute et oui. il va falloir me donner Un maximum de bonnes réponses on va y Et pour que vous soyez complètement Détendue Adeline, que oui. vous abordiez Ce questionnaire de façon Zen On va faire un petit interlude musical yes. On va écouter Alios Avec Loin C'est une nouveauté sur RTL et on joue juste après Assez fort pour nos corps en désaccord. Peu importe fille ou garçon, tant qu'il est de saison. Tasmę, mes soupirs dans ton cou le soir, tes pleurs étouffés, l'un des sursauts la nuit, quand tu entends des cris. Dans ma tête, c'est sûr, t'es comme un fruit trop mûr, lors d'un temps suspendu où tout nous faisait rire, où mes mains sur ton cul te faisait encore frémir et non pas regretter. Un lando sans poupée, notre amour a filé ses beaux découvert ce duo sur RTL Alios duo suisse le premier album va arriver très bientôt en France c'était loin Bruno Guillon Caroline Diamant le grand quiz de l'été sur RTL et Adeline qui va jouer avec nous pour tenter de donner plus de quatre bonnes réponses au quiz et ainsi peut-être prétendre au séjour à Disneyland Paris Adeline oui maintenant nous sommes bien nous sommes détendus J'essaye. Nous avons pris l'air de la Suisse. Oui. On peut le prendre un peu plus si vous voulez. Ouais. <rire> ça, ça détend moins, je trouve, Bruno. Un jour, j'essaierai de vous faire yodeler, euh, car Je ne sais pas pourquoi, je sens que vous avez des capacités pour ça. Vous êtes prête, Adeline Oui. caprono c'est parti. Quel est le point culminant des Alpes Le Mont Blanc. Que signifie le G dans l'anagramme BCBG Euh, genre. De quel fruit la guigne est-elle une variété La euh, guigne Elle euh, a une cerise. A quel poète Marc Lavoine a emprunté le texte de sa chanson « Le pont Mirabeau » euh, Mirabeau. En football, quelle équipe nationale est appelée la Squadra Azura euh, Milan. Quel alcool est à, base, est à la base du cocktail Cuba Libre oh, euh, Le rhum. Quelle héroïne de Disney appartient à la tribu des Powhatan je passe. En France, le soleil se lève à l'ouest. C'est vrai ou c'est faux euh, C'est vrai. Qui a écrit ses mémoires d'outre-tombe euh, Je passe. Quel est le nom de ce mausolée de marbre blanc que l'on trouve en Inde au bord de la rivière Yamuna Je passe. Quelle est la spécialité d'un podologue les, les pieds. Dans quel pays l'idée de démocratie n'est-elle au 5 e siècle avant Jésus-Christ La France. Et non, non. c'est en Grèce ouais. Qu'est née la démocratie Étymologie, démos, kratos Gouvernement du peuple J'ai un petit peu de souvenirs de, de, mon, de mon époque J'ai appris le grec Moi aussi j'ai des souvenirs de mon époque grecque Mais je ne me souviens que de l'alphabet, ce qui ne sert pas à grand chose. Pas trop. Si, dans les maths. D'accord, très bien. Bon, on va pas faire de maths, quoique si, un petit peu. On va faire une addition et euh, additionner vos bonnes réponses, Adeline. On va revenir sur vos réponses, déjà, avec Caroline, bonne comme mauvaise. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin Alors, nous avons, effectivement, le Mont Blanc, qui culmine à 4809 mètres dans les Alpes. BCBG, bon chic, bon genre, vous aviez raison. La cerise est une variété de fruits de la guille. Et enfin, Marc Lavoine a emprunté le texte de sa chanson « Le pont Mirabeau » à Guillaume Apollinaire, Apollinaire. Et on va écouter un extrait. En, souviennent en football, l'équipe nationale est appelée la Squadra Azzurra. Et ce n'est pas Milan, qui est une ville d'Italie, mais c'est l'Italie elle-même. L'Italie, bah oui. Il vous faut mettre du rhum, effectivement, dans le Cuba Libre, avec du coca et du citron vert, à consommer avec modération, je le rappelle, et celle qui appartient à la tribu des Pocahontas, c'est Pocahontas, excusez euh, mon accent extrêmement y euh, moyen, mais on va l'écouter chanter. En tout cas. En France, comme partout dans le monde, le soleil se lève à l'Est. J'en suis désolé pour vous. C'est François René de Chateaubriand qui a écrit Ses Mémoires d'Outre-Tombe, livre préféré de Jean Dormesson. C'est la raison pour laquelle je l'ai acheté et ça fait deux ans que j'essaye de le lire. Mais c'est quand même, même très très beau. Enfin, le mausolée de marbre blanc, c'est le Taj Mahal, qui signifie littéralement en persan, palais de la couronne. Oui, car Caroline parle également le vieux perse euh, <rire> couramment. Alors, Adeline C'est grâce à ma piercing. Il nous fallait euh, plus de 4 bonnes réponses pour prétendre gagner tout à l'heure le séjour à Disneyland Paris. Eh bien, c'est plus, puisque vous en avez 5. Ah ouais 5 bonnes réponses. Bon. Pour l'instant, c'est le record de cette deuxième heure. Adeline, peut-être que nous vous reprendrons au téléphone avant 11h du matin pour vous annoncer une bonne nouvelle. En tout cas, là, j'ai déjà une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que je vous offre une montre RTL. D'accord, Adeline Oui, oui, oui. Ben, on est déjà bien. On vous embrasse à tout à l'heure. À tout à l'heure peut-être. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous avons un défi selfie sur le feu ce matin. Nous avons demandé à vous, nous vous avons demandé à vous qui écoutez RTL, où que vous soyez, de nous envoyer une photo, un petit selfie avec le hashtag RTL Quiz, un seul Z à quiz. Et aujourd'hui, c'est une photo animalière. Vous avez un animal de compagnie, un chien, un chat. Un oiseau, un serpent, que c'est -ce Un escargot Vous vous prenez en photo à côté, si vous n'avez pas d'animal de compagnie Vous pouvez mettre en scène voilà, Si vous êtes au bureau devant votre ordinateur Vous faites un le, selfie avec, avec un animal qui... Ça <rire> lui pas plaisir Qui est souvent un chameau <rire> Nous, nous n'avons pas ça non. ici à RTL ah Ils ah sont adorables Ils sont Je divins, à le dire. Exactement. ils sont charmants et ils nous écoutent Bon, nous allons bah, jouer avec vous Et euh, récupérer justement ce défi selfie là, Dans quelques minutes sur l'antenne d'RTL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 Le défi selfie de ce matin dans le grand quiz de l'été était un défi animalier et Dieu sait que vous avez une nouvelle fois beaucoup participé via Instagram, via Twitter, via Facebook, la page de l'émission le grand quiz de l'été. On a eu des serpents, des tortues, des poules, des chiens, des chèvres, papillons, des chats et nous nous sommes arrêtés ce matin au veau. Alors, ça va être compliqué parce que si je dis bonjour Jean-Baptiste, je suis en train de parler des animaux qui bonjour. sont derrière vous. Ne vous méprenez pas. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Bienvenue sur RTL. Merci. Vous êtes à côté de Dole. Et alors, vous avez envoyé une magnifique photo avec derrière vous quatre petits veaux euh, qui sont dans, dans la stabilisation, c'est ça hein Exactement. Oui, euh, Jean-Baptiste est mon babysitter et garde mes quatre enfants. Et <rire> il a fait une photo avec <rire> Une Beaucoup... photo qui a été vite improvisée. Ben oui, mais écoutez, elle est très très bien. J'adore les veaux. Beaucoup de, de travail, je suppose, dans cette période de l'année. Vous avez combien de bêtes dans l'exploitation agricole que, que vous gérez avec votre papa C'est ça Vous êtes voilà. fils d'agriculteur Oui, voilà, on a une quarantaine de vaches et Ouais. Parce qu'on est en lait euh, AOC Comté. D'accord. Ben oui, pour le Comté qui est juste à côté, oui. Voilà. Euh, le lait AOC. Je voudrais saluer euh, tous les agriculteurs qui euh, ont beaucoup de, de, de difficultés pour prendre des vacances l'été. Et Dieu sait que pour vous, nous sommes ravis d'être là chaque matin avec Caroline, s'il y a bien une profession où il est compliqué de prendre ouais. quelques jours. s'absenter. C'est bien euh, agriculteur et éleveur. Eh bien, écoutez, je vais vous prendre une minute de votre temps. Oui. cher Jean-Baptiste pour tenter de vous faire gagner un séjour à Disneyland de Paris Et là, force est de constater que si vous gagnez il faudrait que vous puissiez vous, vous arranger peut-être avec votre papa pour qu'il travaille euh, tout seul hein oui oui il y aura bien, on ouais. va bien pouvoir s'arranger <rire> c'est Caroline qui va vous poser des questions le score à battre de 7h c'est 5, 5 bonnes réponses Entendu. avec 5 bonnes réponses vous pourrez peut-être gagner ce séjour à Disney, ok Jean-Baptiste ok Caroline, oui. Top chrono, c'est parti. Combien de saisons a composé Vivaldi? Quatre. Comment s'appelle la ligne imaginaire qui sépare la Terre en deux hémisphères? Imaginant. Quel pays Jacques Brel surnomme-t-il le pays plat? Le plat pays. Je pas. Quels jeux ont rendu célèbre Narciso Yepes? Je pas. Au casino, sur une roue de roulette, de quelle couleur est la case zéro? Blanche. Comment s'appelle la fiancée de Donald oh, Je pense. Lors de ces canulars téléphoniques, quel humoriste se fait passer pour Madame Ledoux euh, Je pense. Quel programme spatial JFK a-t-il lancé aux USA en 1961 euh, Apollo 11. Qui a composé et interprété la chanson Streets of Philadelphia euh, Youtube Dans quel le maire se jette la tamise Euh, mais. Moi. 15, 1515, c'est la date de la bataille de. Euh, je... bon. 1515, c'est la bataille de Marine. Normalement, c'est un réflexe, non, Pablo. Ouais, bah oui, non, mais... Et Jean-Baptiste, je sais que vous l'aviez, la réponse, mais ouais. ce foutu stress. Ouais, le stress, ouais. qui vient à chaque fois à nous pourrir quand on <rire> se retrouve en direct. Ça paralyse. Ouais, C'est toujours le cas, qu'on fasse des jeux à la télé ou à la radio dès qu'on se retrouve à l'antenne et bah, on perd un petit peu de ses moyens et je peux le comprendre Jean-Baptiste. Bon, En tout cas, est-ce que euh, malgré ce petit stress pendant le questionnaire vous avez atteint un nombre de réponses suffisant On va le découvrir tout de suite. La ligne Maginot, si c'est bien ce que j'ai compris, ne sépare pas les deux hémisphères, la Terre en deux hémisphères. C'est l'équateur. La ligne Maginot, elle n'est pas imaginaire, elle existait euh, vraiment et elle avait été construite euh, à la frontière nord-est de la France. Ouais. Quel jeux ont rendu célèbre Narciso et Yepes appris à jouer de la guitare avec ce morceau. Et j'ai arrêté après. <rire> j'ai arrêté également pour le bien-être de l'instrument. Je suis en train d'essayer de me rappeler et en direct donc forcément je laisse un petit peu la guitare le nom de cette actrice que l'on a découvert, Brigitte, Brigitte Fossé. Fossé, voilà dans le film oh. Jeux Interdits, bouleversant film Jeux Interdits à la roulette, le zéro est sur une case de couleur verte c'est Daisy qui est la fiancée de Donald je lève mon petit doigt pour rendre hommage à Jean-Yves Lafesse qui fait Madame Ledoux dans ses canulars téléphoniques et puis Streets of Philadelphia mon dieu là aussi, quel film Me bouleversant Philadelphia. Like Tom qui joue cet Américain atteint du virus du sida, film de Jonathan Demme. Et cette chanson a eu un Grammy Awards, c'était en 1995. Elle était non pas interprétée par Ayutu, mais par celui que l'on qualifie de boss, qui était en concert il y a à peine quelques jours en France à Paris, Bruce Springsteen. Bon, Jean-Baptiste. <rire> Il fallait un minimum de 5 bonnes cinq. réponses Et hélas Vous avez cumulé 3 bonnes réponses Ce sera insuffisant Pour repartir avec le séjour à Disney Mais je vous offre une montre RTL Avec Caroline que l'on vous envoie Rapidement, d'accord oui. Belle journée Jean-Baptiste bon, Belle journée, bon embrassez bon. vos petits veaux Bon courage Merci. <rire> Merci aussi. Bon, on a encore le temps et surtout vous avez encore le temps pour jouer en direct sur l'antenne d'RTL, c'est extrêmement simple, vous allez voir nos standardistes qui sont souriants, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige ils vous accueilleront avec un cœur gros comme ça, vous appelez le 3210 ou alors vous envoyez RTL par SMS au 74 900, c'est avec vous peut-être qu'on va jouer en direct juste après ça. Passez un bel été avec Folio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 RTL, le grand quiz de l'été Caroline Diamant, Bruno Guillon Vous êtes en direct sur RTL et ce matin je voudrais que nous repartions tous ensemble vers le passé non, de Partons en 1974 Imaginez la scène Caroline, nous sommes l'un et l'autre dans une boîte de nuit Je vous vois vous je déhanché en train de bumper À l'autre bout de la piste. Et quand et... je bump, ça envoie loin, je peux vous dire. <rire> et vous ne me laissez pas indifférent. Aussi, je vais voir le DJ et je lui demande de couper cette musique. Et là, le DJ prend le micro et dit -y un un à l'instant, vous étiez mais tout de suite, voici la série tendre et sentimentale. Et elle un lion s'avançant vers sa proie, je m'approche de vous, Caroline. Et je vous dis « Bonjour. Est-ce que vous voulez danser Et je dis oui parce que de toute façon, à cette époque-là, on ne voulait pas faire tapisserie. Donc, celui qui avait la gentillesse de nous inviter, on répondait poliment oui avec un grand sourire. Et on dansait sur ce titre des Eagles sur RTL. On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 titre des Eagles, tous les soirs 22h30 minuit, Beach Party avec notre ami George Lang, vous allez en avoir et je peux vous dire que ça peut vous amener très loin comme vient de le faire ce slow des Eagles Hotel California sur RTL Le grand quiz de l'été Caroline Diamant, Bruno Guillon sur RTL, sur RTL, sur RTL. Oui Vous avez fait le 3210, quelle bonne idée, vous avez envoyé RTL par SMS au 74900, ça aussi c'était une excellente idée. Et grâce à ça, Véronique va jouer avec nous. Bonjour Véronique Bonjour Bonjour Véronique, bienvenue Bonjour. sur RTL Merci Vous nous appelez de Péra-le-Château, près de Limoges Tout à fait Et vous êtes en vacances en ce moment ou bien euh, bah, Oui et non, disons que voilà, je m'occupe des enfants et on fait plein de trucs, mais euh, on n'est pas encore parti. D'accord, je vois que vous avez un métier absolument délicieux, vous êtes comédienne marionnettiste. Mais oui. j'ai envie de vous dire, mais dis-moi tout, marionnettiste <rire> <rire> <rire> Je tue <'ai> des <rire> Et alors marionnettiste, mais dans quel cadre Genre des spectacles pour enfants qu'on peut voir dans des squares avec euh, les classiques des marionnettes tel que non. Guignol, etc. Ou pas du mmh, tout Non, pas du tout. C'est plutôt des créations avec des textes puis des créations de marionnettes. D'accord. Voilà. Ah oui <rire> Artiste complète. Total, je vois oui. aussi que vous faites de la peinture. Vous êtes oui, une, oui, une oui. artiste de. Ch chaque fibre de votre être crée quelque chose. Bah, avec une, spé une spécialité pour les cornues en peinture. Ah oui, j'adore faire ça. Eh bien, écoutez, dès que vous avez la toile, je me déplacerai jusqu'à Limoges. Et, avec plaisir. Vous aurez 8 ans de boulot, non stop. <rire> Mais ça vaudra peut-être le coup. Véronique, Mais ça vaut toujours le coup. La cerise sur ce gâteau du bon goût artistique. Que vous avez, c'est ça. Ah oh David Bowie, Space ouais. Oddity. Et quelle rencontre faire, c'était incroyable. Ah, vous avez eu cette chance. Ouais. Grosse euh, <rire> perte hein, pour euh, la ouais. musique La disparition de oui. David Bowie Bon, Véronique, c'est moi qui vous pose les questions mmh, D'accord Une minute Pour tenter de me donner plus de 5 bonnes réponses C'est le score pour l'instant qu'a atteint Adeline tout à l'heure 10 bonnes réponses d'affilée Vous permettraient de gagner le séjour à Disneyland de Paris Mais également de gagner 1000 euros cash On n'en a pas eu depuis le début de la semaine Autant on en a eu 2 la semaine dernière oui. Que là j'aimerais bien un moment qu'on donne ce chèque de 1000 euros tout de même. Ça ferait vraiment très plaisir Moi je que j'ai un problème avec l'argent, ça me brûle les doigts J'ai envie de donner aux auditeurs d'RTL Une minute, est-ce que vous êtes prête Véronique Prête Top chrono, c'est parti prête. Quel acteur joue aux côtés de Louis de Funès dans le film Le Cornio Bourville. Quel pays est réputé pour être spécialiste de l'horlogerie La Suisse Quel était le prénom du compositeur Chopin euh... Frédéric Dans quelle ville suis-je si j'arrive à la gare Saint-Charles Marseille. Dans la bande dessinée, de quelle couleur est le pull de Gaston Lagaffe Rouge. Quel gâteau breton signifie gâteau au beurre Quinaman. Qui est l'auteur de Moderato Cantabile euh, Duras. Quelle est la capitale de la Slovaquie Ah, Lubiana. Quel chanteur a composé le conte musical Le Soldat Rose euh, Chez Did. Au Pays de Galles, une loi interdit de faire ses courses en pyjama. C'est vrai ou c'est faux C'est vrai. Quel était le score du match France-Brésil lors de la finale du Mondial 98 3-0. Quel objet permettait de lire une VHS Un magnétoscope. À quelle famille d'instruments appartient la trompette Les cuivres. Dans quelle... Et ça s'arrête là. Je me suis trompée sur un truc. Je suis sur ou deux, ou trois. Mmh. Ou en, tout tout cas, en tout cas, en <rire> tout vous vous êtes trompé Non, non, pas surtout. Mais euh, on était dans le studio euh, sous un état de, de stress en se disant... Oui, retenez la... souffle, ah, je retenais mon souffle. Oui, j'ai <rire> vu. Respirez maintenant, Caroline, vous êtes toute verte. <rire> Pour les 10 bonnes réponses à la suite. On revient sur vos réponses avec Caroline qui a respiré. Parce que même si vous avez trouvé Bourville, on ne peut pas passer à côté de cet extrait. Oh non, alors non, Oh non, c'est c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Et qu'est-ce que je vais devenir moi Ben Un piéton comme tout le monde euh, film de Gérard Roury en 1965 Vous savez que pour cette scène cultissime Où Louis de Funès rentre avec son véhicule Dans la deux-chevaux de Bourville Qui est complètement démontée Il ne pouvait faire qu'une seule prise Car il n'y avait qu'une seule deux-chevaux oh, Et que donc ça a été ce qu'on appelle un one-shot euh, oh. au cinéma Et que si vous regardez bien cette scène Louis de Funès en fait tellement des caisses Qu'à un moment Bourville est obligé de se tourner Car il est pris d'un début de sourire. rire. <rire> Voilà, Je vais le revoir ma en parlant à ce que vous venez de dire Petite caution cinématographique du matin Allez la suite Dans un autre genre, vous avez raison, son prénom c'est Frédéric Son nom c'est Chopin Et on l'écoute C'est bien sûr la Mazurka numéro 38 que vous venez d'écouter. Bien sûr. <rire> J'ai hésité, je pas. Et... pas la 37 et, <rire> et puis non, ah Excusez-moi de, de, de me documenter, d'essayer de le dire avec aisance pour y qu'on me croit. Cela dit, après 10 ans de cours de piano, il m'arrive de jouer très mal du Chopin, <rire> un de mes compositeurs préférés. Enfin, euh, je suis désolé, c'est ça qui vous a fait chuter, qui Et vous oui. a empêché d'avoir les 1000 euros cash. Le pull de Gaston Lagaffe n'est pas vert, n'est pas rouge. Il est vert, voilà. Il est vert. Mmh. Ça vous ouais. revient maintenant. Le Queen Yaman, c'est à base de... Ben, Queen, ça signifie gâteau. Amain, ça signifie beurre. Et rien que la contraction de ces deux mots vous explique donc la légèreté de cette pâtisserie. Ce <rire> Magnifique de <rire> voir nommer. Bravo pour, pour Marguerite Duras, qui est l'auteur de Moderato Cantabile euh, Ce n'est pas Ljubljana, la capitale de la Slovaquie C'est Bratislava voilà, Et c'est voilà, beaucoup voilà. plus simple pour moi quand je le lis oui. Je vais <rire> vous laisser écouter tout de suite Thomas Dutronc qui nous chante oh, un extrait de, Du soldat rose Mais c'est si, oui. Louis Chédid oui. Qui l'a composé J'allais vous reprendre, bon je croyais que vous allez me dire que C'était Thomas Dutronc qui avait composé, excusez-moi Je vous en prie D'ailleurs on a été très gentil parce que vous avez donné chez Did comme bonne réponse euh, oui, Ça pouvait dû être dire oui. soit Mathieu soit Louis mais c'était. Oui mais c'est vrai comme on a l'habitude d'appeler le fils M plutôt. Bien sûr. C'est mon âge ouais. qui fait que je suis plus Louis Shadid. Oui, y <rire> oh mais vous êtes toute jeune Bon bon très chère Véronique. Bon dites-moi tout, ça me fait peur, je, je vibre. <rire> vous voulez que je vous le dise <rire> oui. Eh bien je vais vous le dire. <rire> mais je vais vous le dire dans deux minutes. Oh non <rire>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 RTL, le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été. Et Véronique qui a joué avec nous. Véronique! Oui, oui. oui, oui, oui. Oh le stress de Véronique. Ah, mort, je tremble pas. Oh mon dieu, mais bien, <rire> j'ai eu de bonnes réponses. Oh <rire> <rire> Il en faut peu pour être heureux, déjà. Et. Il en faudrait 5. Oui, vous avez donné ouais. plus de 5 bonnes réponses. Oh, génial. 11 bonnes réponses, Véronique. C'est pas vrai. Si, c'est oui, pas vrai. Oui. C'est un oh, des records. Véronique, pour l'instant, c'est oui, bien. Pour l'instant, ça sent bon pour le séjour à Disneyland de Paris, voilà. mais il va falloir attendre 11h. Là, d'ici là, je vous offre une montre RTL. Ah, oh, merci, c'est gentil. Je vous offre une montre RTL et je vous présente Jamel. Bonjour Jamel. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour. bonjour. Le constat est simple. Dans le coin gauche, il y a donc Véronique, qui vient d'obtenir 11 bonnes réponses. Le challenger rentre sur le ring, il s'appelle Jamel Jamel Oui Vous allez jouer avec nous dans 3 minutes. Ah mais la barre est haute hein. Et il faudra faire un minimum de 11 points pour tenter de gagner le séjour à Disney. Est-ce que vous vous sentez prêt à relever ce défi oh mais je suis toujours prêt moi il a pas de problème et eh bien écoutez nous allons découvrir <rire> ça dans moins de 3 minutes sur l'antenne d'RTL et nous reprendrons Véronique à l'antenne à tout de suite merci tout à l'heure on a écouté Jean-Jacques Goldman Envole-moi. le oui. eh essayez de coller du Jean-Jacques Goldman sur Imani bizarrement vous allez voir ça ressemble beaucoup minuit lève. au détour Just lay down.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 RTL RTL le grand quiz le grand quiz de l'été et Jamel qui sera donc notre dernier candidat de la matinée qui va tenter de battre le record obtenu par Véronique rebonjour Jamel rebonjour Bruno rebonjour Caroline conducteur de camion à Valenciennes Jamel à oui. bon goût puisque Jamel aime les Rolling Stones mmh. ah oui j'adore les Stones et surtout cette chanson vous l'avez reconnue cette chanson Jamel NG ouais est-ce que vous savez euh, en l'honneur de qui a été écrite oui, cette chanson je crois qu'il l'avait écrite parce qu'il était fou amoureux de la copie de l'époque, David Bowie. Exactement. N.G. Bowie. N.G. Bowie. Hmm. D'accord. Ouais. Eh ben écoutez, je, je lui ferai passer le message. Oh, bah là... Et par contre, euh, oui Caroline, euh, je voulais juste dire à Caroline qu'elle me fait rigoler tous les après-midi avec Laurent Ruquier dans, dans Les Grossettes. Parce que je l'écoute, mais alors elle... <rire> Elle me tue de le rire. et ben vous savez quoi voilà. Moi aussi, mais elle me fait également rigoler beaucoup le matin. Ah oui. Ouais. Ah bon Parfois, je fais rire entre 9h15 et 11h tous les matins dans le grand quiz de l'été sur RTL. Jamel, à défaut de vous faire rire là tout de suite, Caroline va vous poser des questions pendant une minute. Vous le savez maintenant, 11 bonnes réponses minimum pour vous si vous voulez gagner le séjour à Disneyland de Paris. Est-ce que vous êtes prêt, Jamel Je suis prêt. Top chrono, c'est parti Comment je peux payer pour être plus fort Pardon, j'ai pas compris, Caroline. Que mange Popeye pour être plus fort euh, Des épinards. Quelle est la touche qui se trouve tout en haut à gauche sur un clavier d'ordinateur Euh. Je sais pas. Je rappelle Qui a écrit le conte Le petit chaperon rouge euh, Perrault. Quel était l'instrument de prédilection de John Coltrane Euh. La trompette. Qui fut le premier président des États-Unis Euh. Jefferson, je crois. Quelle série TV britannique des années 60 présente les aventures de John Steed euh, botte, chapeau botte de cuir. Qui a écrit le livre Shining en 1977 oh, Je, je passe. Quel organe du corps humain possède à lui seul 17 muscles euh, L'oreille. Quel est le titre du premier film de la saga Indiana Jones euh, Indiana Jones, c'est le Temple maudit. Et, elle, et qui est à l'origine de l'école publique gratuite pour tous en France Euh... Jules... Euh... <rire> <rire> Ça, le blablabla, blablabla c'est la langue, c'est ah euh, ah les 17 ah non, bah, muscles. Là. Sinon, c'était Jules Ferry. Jules Ferry, vrai. Ouais. Bon, on revient sur vos réponses, si vous le voulez bien. Jamel, en haut à gauche d'un clavier d'ordinateur, c'est la touche Escape, Escape échappe ouais. en français. Ouais. c'est vrai que c'est pas facile quand on est à, à Quand on n'est pas devant l'ordi, oui. Bah, ouais. Je sais, je sais. L'instrument de prédilection de John Coltrane, vous m'avez y dit, la trompette. Alors, c'est aussi un instrument avant, mais il s'agissait du saxophone. Du saxophone, d'accord. Ok. Thomas Jefferson ne fut pas le premier président des États-Unis puisqu'il s'agissait de George Washington George. élu en 1789. Il gouvernera jusqu'en 1797 et il donnera son nom à la capitale des États-Unis. Ouais. Une de mes séries cultes. Patrick McNee dans chapeau melon et bottes de cuir. Il a le rôle de John Steed, générique. Avec entre autres Diana Rigg Parmi toutes celles qui l'ont accompagné, il y a eu Peur des aussi à une époque. Et si je devais me réincarner, je voudrais être Emma Peel. Mm -hmm. J'aime tout. Ses tenues, son physique, ses petites bottes blanches, sa mini-robe, tout. Stephen King a écrit Shining, adapté ensuite à l'écran avec euh, Jack, Nicholson. Jack Nicholson. Bah oui, bien sûr, film de Stanley Kubrick. Nous avons tous tremblé. La langue donc à ses 17 muscles et puis les aventuriers de l'Arche Perdue. C'est le titre du premier film de la saga Indiana Jones vous, vous m'aviez donné le Temple maudit c'est le deuxième ouais, le Temple maudit, ouais. Jamel, avez-vous ah, assez de réponses pour battre Véronique réponse non, non, en non, direct sur RTL juste après ça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 le soir sur RTL de 22h30 à minuit I am Jack and you listen to George Lang on RTL RTL le grand quiz le grand quiz de l'été Jamel vient de jouer avec nous en direct sur RTL Jamel vous avez cumulé trois bonnes réponses insuffisant ah ouais, donc pour le séjour mais je vous offre une montre RTL Ah euh, bah c'est très gentil Merci. on vous embrasse cher Jamel Véronique oui. Véronique <rire> Oh, vous partez Disneyland Paris! <rire> wow Bravo! Bravo Véronique! Jamais allée, alors un alors Quel beau score! C'est jour pour ah. 4 personnes. Vous passerez deux jours de rêve avec des entrées sur les deux parcs Disneyland Paris et Walt well Disney Studios. Wow. Et vous pourrez chanter avec les héros de la Reine des Neiges. Libérée, délivrée. C'est On s'entraîne! On vous embrasse Véronique! Moi ah, aussi, je vous embrasse tous très fort. Merci à vous. pour tout. Et je vous embrasse. Cher Caroline. Et nous allons finir cette émission comme nous l'avons commencé. Sur un slow de Madonna, main dans la main, nous partons dans cette journée que nous vous souhaitons excellente. En 1980, donc. C'est ça. Et nous vous retrouverons demain matin dès 9h15 sur l'antenne d'RTL. RTL que vous écoutez. Et il est 11h. Les infos avec Arnaud Touche. Les représentants religieux demandent à François Hollande que les lieux de culte fassent l'objet de plus d'une plus grande attention, d'une attention soutenue de la part des autorités en matière de sécurité. Les quelques 700 écoles et synagogues juives et plus de 1000 et de 2500 mosquées sont protégées dans le cadre de l'opération Sentinelle. Mais il est impossible de protéger les 45 000 églises catholiques en France. Le gouvernement a toutefois annoncé une adaptation du dispositif Vigipirate mis en place depuis les attentats de janvier 2015 suite au Menaces visant les lieux de culte catholiques depuis l'échec d'un projet d'attentat, c'était en avril 2015 contre une, une église catholique de Villejuif dans le Val-de-Marne. François Hollande préside lui en ce moment même le Conseil des ministres. Un peu plus tôt, le chef de l'État a réuni une partie du gouvernement et les autorités compétentes autour d'un conseil restreint de défense. Par ailleurs, l'enquête avance concernant les terroristes. On apprend que le mineur placé en garde à vue n'a pas de lien avec l'attentat. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est ce qu'indique le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. On connaît aussi l'identité d'un des deux assaillants.